Le vent et le soleil Un conte s'enthalé Un après-midi, le vent et le soleil se disputaient pour savoir lequel des deux était le plus fort. J'ai déraciné d'énormes arbres et fait sombrer des millions de navires. « Tu en es incapable ?» dit fièrement le vent. Le soleil sourit et haussa les épaules. « Cela ne prouve pas que tu sois le plus fort, » dit-il. Je peux te recouvrir de nuages et ainsi plus personne ne pourra te voir tu es incapable de me couvrir, » répondit le vent. Mais le soleil sourit affectueusement. « Et pourtant, je pense encore être plus fort que toi, » fit-il calmement. Le vent commença à rouspéter. Il n'aimait pas l'idée que le soleil puisse être plus fort que lui. « Pourquoi ne pas faire un concours ?» finit par suggérer le vent. Il se mit à fendre l'air, cherchant quelque chose pour faire étalage de sa force. » Et si nous voyons qui peut démolir le plus grand nombre de maisons demanda-t-il. Simplifions les choses. Tu vois cet homme là-bas demanda le soleil. Le vent baissa les yeux et vit un homme qui marchait sur une route. Tout joyeux, il sifflait pour son plaisir. Une écharpe était jeté sur ses épaules. « Voyons qui de nous deux peut le forcer à quitter la route ?» fit le vent. « Non, cela risque de le blesser, » répliqua le soleil. « Voyons seulement qui peut lui enlever son écharpe. » Le vent haussa les épaules et fouetta le ciel tout autour. Il souffla de toutes ses forces et fit trembler les feuilles sur les arbres. L'homme fixa le ciel en grommelant et serra son écharpe bien fort autour de ses épaules. De gros nuages noirs apparurent dans le ciel. Les bêtes se mirent à chercher un abri Et le vent commença à rugir. L'homme serrait son écharpe de plus en plus fort contre lui. Bientôt, les nuages noirs se dispersèrent. Le vent était complètement essoufflé. « Oh, je renonce Je n'y arrive pas !» à alletait le vent. Il se recroquevilla au sommet d'un nuage pour reprendre son souffle. « C'est mon tour, » dit le soleil. Il bailla paresseusement et étira ses rayons. On le voyait grandir et briller de plus en plus fort dans le ciel. Bientôt, Il fit aussi chaud que par un jour d'été. L'homme leva les yeux au ciel et essuya la sueur qui ruisselait de son front. « Oh, quel drôle de temps il fait aujourd'hui oh, !» se dit-il. Et alors il ôta son écharpe et la glissa sous son bras. « On dirait que tu as gagné !» concéda le vent tout gaiement. Il battit des mains et les feuilles des arbres se mirent à frissonner. « Tu n'as pas besoin de frapper un homme pour lui ôter son écharpe ?» dit le soleil avec un sourire taquin. Et ils rirent tous deux en regardant l'homme qui était reparti en sifflant joyeusement sur la route.